Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons de l'été pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Raoul Kraft est un homme simple qui passe le plus clair de son temps dans son exploitation forestière sans s'intéresser aux affaires du monde. Ni même à celles de ses voisins d'ailleurs. Un soir, son fils Franck, un adolescent de 18 ans, lui demande sa voiture. Le lendemain, le jeune homme est retrouvé au fond d'un ravin. Après étude de la carcasse du véhicule, l'hypothèse d'un problème mécanique est vite écartée. Raoul Kraft décide de mener l'enquête. Avec trois mois de permis sur une route comme ça en hiver, qu'est-ce que voulez-je s v o u vous d i s e Votre fils prenait des médicaments expérimentaux, vous le saviez Ce médicament pourrait être responsable de la mort de votre fils. Vous N'aie pas honte de profiter du de malheur des gens. J'aimerais juste avoir un échantillon de ce que votre fils prenait. Donnez-le-moi avant qu'ils vous le reprennent. Ils sont capables de n'importe quoi. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Je comprends pas. Même s'il était endormi, de sa trajectoire, il aurait dû finir de l'autre côté de la route. Votre fils avait signé une décharge dans le cadre d'un nouveau protocole. Il essayait une molécule inconnue. Une molécule qu'ils ont refusé de commercialiser après q u e l l e ait servi de cobaye. Pas u j o u r d h u i pas ici. On n'utilise pas les gens comme cobayes. Ces gens-là font 400 milliards de chiffres d'affaires par an. Ils ont les moyens de vous faire croire que leur monde est le seul possible. La mort de votre fils ne peut pas avoir de lien avec ce traitement. Comment vous pouvez être aussi sûr Je vous s o i g n e r a pour rien. Le nouveau protocole Clovis Cornillac, excellent comme d'habitude. Un film de Thomas Vincent, un DVD Studio Canal.